Je suis seule dans ma chambre tous les soirs Je t'attends seule dans le noir Tant pis si ça me fait mal Tout sans toi m'est égal. Je suis seule, tout mon souffle est suspendu Un écho du passé Un instant où es-tu, à quel j'en parle Tu réponds moi Je voudrais t'arracher à ce monde étranger que tu vois Si tu as du chagrin, souviens-toi, je suis là je t'attends. Je suis seul dans ma chambre tous les soirs. Je t'attends seul dans le noir. Je veux t'aimer comme avant. Je suis là, je t'attends. Je t'attends Je t'attends Je t'attends